C'est le moment de suivre l'édition de la mi-journée de ce 6 octobre 2022. Voici d'abord les titres. La formation sur la lutte contre le changement climatique à l'endroit de la population est l'un des objectifs fixés par la branche onusienne et par GUT FAO. En collaboration avec le ministère d'Otitel sur financement de la FAO dit Fonds vers Climat, ce fonds va être utile pour le pays, selon Salvatore Ndabiloreire, expert en gestion des ressources naturelles et changements climatiques au sein de la FAO. Les victimes des inondations au site d'Isobel de la zone Malambia, en commune de Moutimboudi, déplorent qu'ils n'ont pas bénéficié des moustiquaires lors de la récente campagne de distribution à ce site. Dr. Chloé Ndaikunda, porte-parole du ministère de la Santé publique, tranquillise, qui seront eux aussi servis après la collecte de moustiquaires restés dans différents centres tout abattage et mouvement des ports est désormais interdit en province Rumongue. Le gouverneur de cette province l'annonce après la mort de 25 ports, jusqu'ici inconnus, suite à une maladie, jusqu'ici inconnue dans certaines localités de cette province. François Kimana sur la mise en onde. La présentation, vous êtes avec Ornella Moucho. Vous n'avez pas isanganilo Vous ratez l'essentiel Page Société pour débuter cette édition, les victimes des inondations qui n'ont pas bénéficié des moustiquaires lors de la campagne de distribution écoulée au site d'Isobel de la zone de Malanvia, commune de Moutimboudi en province Bujumbura, réclame d'être servi le chef de cette, de ce site. Chizé Emmanuel reconnaît que la situation est problématique en cette période de prolifération du paludisme au mer Ce sinistre des inondations explique que le site Sobel avait un centre destiné à la distribution des moustiquaires, lequel servait à la fois les déplacer les habitants des quartiers environnants pour cette femme déplacée. Servir en premier les habitants de ces quartiers serait la cause de ne pas combler tous les déplacés. La question des nous préoccupe d'associer. On n'a pas servi tout le monde. Nous demandons de servir ceux qui n'ont pas pu être servis. Ceux qui ont été servis. Précise qu'une partie a reçu la moitié du nombre de moustiquaires prévus. En manteau, l'autre a reçu la quantité suffisante. Mon ménage a été servi, peut-être parce qu'il est parmi ceux qui ont été servis en premier. Au nombre de six personnes, on nous a donné trois moustiquaires. Je suis satisfait. Au commencement, on donnait des moustiques suffisants. La carasse a fait qu'on réduise le nombre. Nous sommes dix personnes dans notre famille. On nous a donné des moustiquaires. Seulement, ce n'est pas suffisant. Emmanuel Chiza, chef de société, affirme que la carence des moustiquaires s'est remarquée sur son centre de distribution et appelle les parties habilitées dans le ministère de la Santé à trouver solution. On n'a pas pu servir tout le monde du fait qu'on a commencé par ceux qui habitent à l'extérieur du site. Les conséquences ne peuvent pas manquer. Du moment que l'on dort dans des tentes déjà usées, la plupart des gens attrapent la malaria. Nous profitons de cette occasion pour demander au ministère de la Santé de nous aider avec d'autres moustiquaires afin de satisfaire le besoin de tout le monde. Le site est Sobel compte près de 1500 ménages, soit plus de 5000 personnes. Sur ce, le ministère de la Santé publique de lutte contre le SIDA tranquillise ceux qui n'ont pas eu, les moustiquaires qui seront aussi servis. Réponse de Dr. Chloé Ndeikunda, porte-parole de son ministère. C'était lors de l'émission publique vendredi de la semaine passée à Kayanza. Il ajoute que la collecte de moustiquaires restés dans différents centres de distribution est en cours afin de satisfaire tout le monde. Suivez-la, elle est traduite en français par Rai Lianina Mahouro. La campagne de distribution des moustiquaires s'est bien déroulée cette année par rapport aux campagnes des années antérieures. L'organisation de telles activités couvrant tout le pays ne peut pas manquer d'irrégularité. C'est pourquoi, lors de la distribution, le ministère a prolongé la période d'approvisionnement. C'était pour servir ceux qui n'avaient pas été servis. Cette période de cinq jours s'est achevée sans que toutes les personnes Et été servis alors qu'ils possèdent les tickets. C'est vrai qu'il existe encore des ménages qui n'ont pas eu ces moustiquaires. Je leur donne espoir que même si la campagne est terminée, le ministère fera le tout possible pour distribuer les moustiquaires aux familles qui ont été inscrites. Je vous l'assure, les moustiquaires sont disponibles. Nous sommes dans la collecte de celles qui sont restées sur les centres de distribution à l'intérieur du pays. Page environnement à présent, former la population en matière de faire face au changement climatique est l'un des objectifs que s'est fixé la branche onusienne pour l'agriculture FAO en collaboration avec le ministère de tutelle sur financement de la FAO du fonds vert climat dans un atelier sur mercredi de lancement du projet de renforcement des capacités des parties prenantes de la gestion durable des terres pour intégrer le changement climatique au Burundi. Salvatore Ndabilore est expert en gestion des ressources naturelles et changements climatiques au sein de la FAO explique en quoi son fonds vert climat va être utile pour le pays. On l'écoute. Dans le pays, nous avons l'autorité nationale désignée qui est au sein du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'élevage. Le premier résultat, c'est d'abord d'évaluer les besoins que cette équipe, cette entité a besoin. Une fois évaluées ces entités, On va assurer leur renforcement des capacités afin qu'ils puissent assurer leur rôle et responsabilité dans la canalisation et le financement des parties prenantes au fonds vert climat. Ça c'est le premier résultat attendu. Un des grands résultats aussi attendu, c'est la formulation de ce programme à pays qui réaffirmerait les priorités nationales liées à la dégradation des terres et au changement climatique, qui seront éligibles. Au niveau du Fonds VRE Climat, dans le souci de permettre aux partenaires de la mobilisation des financements. Et l'autre résultat attendu, c'est le développement le renforcement des capacités des parties prenantes, notamment les structures du gouvernement les ONG locales, les partenaires de développement, les institutions de recherche et des universités, afin qu'ils soient outillés pour formuler des projets bancables et éligibles au fonds vert pro crime. Ça, ce sont les principaux résultats attendus de cette initiative. Captez Isana Nilo, écoutez la différence. À 13 h euh, minutes sur Isanganiro, 25 porcs ont été tués par une maladie jusqu'à présent inconnue. Dans certaines localités de la province Lumongue, selon un rapport du bureau provincial, dans l'environnement et l'élevage de Lumongue, en attendant que cette maladie soit détectée et traitée, Consolateur Nitunga, gouverneur de la province Lumongue, interdit tout abattage et mouvement des porcs à Lumongue, au point avec Jean-Pierre Misago. Cette maladie, dont les symptômes sont entre autres la température élevée et l'inappétence chez le porc attaqué et qui conduisent à sa mort a été rapporté en premier lieu sur la colline Gahinda... de la commune de Burambi... avec quatre ports morts ce lundi... selon le directeur du Bureau Provincial de l'Environnement... Agriculture et Élevage de Rumongue. Selon lui, 12 cas de mortalité à Mibanda... et 9 autres à Nyagasaka en commune Rumongue... avaient été déjà rapportés jusque sommaire de crédit. C'est à partir de ces données que consolateur Nitunga, gouverneur Rumonge, a sorti ce 4 octobre courant des mesures allant dans le sens de stopper la propagation de cette maladie jusqu'à présent inconnue. Désormais, l'abattage et la divagation des porcs sur tout le territoire de son ressort sont suspendus jusqu'à l'identification et à la maîtrise de cette maladie. Le gouverneur de Roumonguay demande aux forces de l'ordre et aux employés du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage de Rumonge de s'investir pour le respect de ces mesures. Les informations obtenues du directeur provincial de l'environnement, agriculture et élevage à Rumonge indiquent qu'une partie de l'équipe des laboratoires qui se rendait en province de où est rapportée la même maladie est resté à Rumongue et est retourné à Bujumbura avec du sang prélevé sur ses bêtes afin de déterminer de quelle maladie il s'agit et un remède approprié. Jean-Pierre Misako depuis Rumongue, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Missago, la faible affluence des hommes par rapport aux femmes dans les structures de soins pour se faire dépister au VIH SIDA. Reste défi majeur pour combattre efficacement cette maladie à Chahuzo. Le coordinateur du programme de lutte contre le SIDA l'a dit ce mercredi, c'était lors d'une réunion des intervenants dans le domaine de la santé à Chahoudzo où il précise que les femmes sont à 85% au moment où les hommes sont seulement à 15% et recommande aux animateurs de santé à Changouzo de multiplier leur sensibilisation à l'endroit des hommes pour se faire dépister au monde moderne. Le fait que 15% des hommes se font dépister au VIH SIDA alors que les femmes adhèrent au dépistage à plus de 85% dans le secteur souhait de la province de montre qu'il est difficile de combattre cette maladie dans cette province afin d'atteindre l'objectif fixé pour éradiquer cette maladie jusqu'en 2030. Tel est le constat du docteur Richard Quizera, coordonnateur du programme de lutte contre le sida, la malaria et la à Changouzo. Dans une réunion des intervenants dans le domaine de la santé à Changouzo, on a parlé de cette réticence des hommes à se faire dépister au VIH, d'où il faut faire beaucoup d'efforts pour convaincre les hommes de la nécessité du dépistage. C'est le docteur. Le fait que les hommes n'adhèrent pas au test du VIH-Sida ne témoigne guère leur négativité. Car, au courant des 12 derniers mois, on a constaté que, parmi les qui se font dépister, 36 en moyenne ont été testés positifs, un pourcentage plus élevé par rapport aux femmes. Et pour motiver l'affluence des hommes à se faire dépister, un système d'autotest a été implanté et les animateurs de santé Ont été formés pour une sensibilisation accrue. Depuis Chan Rouzo, Raymond Moudende, Radio Sanganiro. Page éducation à présent, les élèves batois orientés dans les écoles, à régime d'internat dans la province de Gitega, se sont déterminés à doubler d'efforts pour être au même niveau. Que leurs camarades de classe. Cela fait suite à leur autorisation de fréquenter ces écoles à régime d'internat avec 36%, alors que d'autres, 60% des directeurs de ces écoles estiment que cette note ne constitue pas un défi à Moïse misago Ces élèves batois ont été orientés dans les écoles à régime d'internat avec 36%. Ces élèves se disent déterminés pour être au même niveau avec leurs camarades de classe. Nous y mettons plus d'efforts car nous étudions avec ceux qui ont eu 120% et plus. Nous étudions dans les mêmes conditions. Nous devons fournir plus d'efforts pour étudier afin de réussir et avancer. On fait chaque fois des révisions pour éviter les dyslexions. Ces élèves souhaitent qu'ils soient tenus comme d'autres élèves en classe. Qu'ils nous enseignent comme tout autre élève et mettent de côté la stigmatisation, c'est mieux que nous soyons tenus comme d'autres, c'est ce que je vois qu'ils puissent faire. Le directeur de l'école technique Christ-Roi de en commune Gitega affirme que les enseignants ont des techniques pour mettre les élèves au même niveau, Abel-Laurent Nakartiman. Ça doit demander beaucoup de force pour que les élèves puissent être, être relevés en niveau. Mais je dis aussi que ça ne constitue pas un grand défi, parce que parmi les stratégies que les enseignants doivent utiliser, c'est qu'ils doivent aider les élèves à pouvoir relever leur niveau. C'est-à-dire que quand ils ont donné certaines évaluations, Il y a des moments de remédiation. Ils doivent d'abord euh, interroger les élèves, savoir pourquoi ils ont échoué. Et puis, si le professeur voit qu'il doit exercer son rôle, c'est-à-dire mettre vraiment beaucoup plus de force, même l'élève qui avait peu de points peut se relever. De son côté, le directeur de l'école sociale et de Guitega espère que ses élèves vont élever leur niveau. Car, dit-il, ils sont dans les mêmes conditions avec d'autres élèves. Jean Berkimas Nezaurigua convie ses élèves à avoir le courage. Il est trop tôt de pouvoir peut-être donner un jugement là-dessus, mais nous estimons que, comme ils suivent les cours avec euh, d'autres élèves, nous estimons qu'ils vont s'adapter et peut-être qu'à la fin du premier trimestre, on pourra peut-être évaluer leurs performances par rapport aux résultats obtenus au premier trimestre, mais d'ores et déjà, nous pensons que Ils étudient comme tout le monde. Le vice-président de la coalition, Wafashibigui, Kassien Gashiramne, salue la mesure du ministère de l'Éducation nationale autorisant ses élèves batois à fréquenter les écoles à régime d'internat. Actualité internationale. Actualité internationale avant de mettre fin à cette édition. 44 chefs d'État et de gouvernement sont attendus à partir de jeudi 6 octobre au Château de Prague en République tchèque. Ils vont participer au lancement de la communauté politique européenne. Un nouveau format initié par Emmanuel Macron au printemps 2022 est destiné à rassembler le pays du continent avec en arrière-plan, la guerre qui mène la Russie en Ukraine. Comme nous le lisons sur le site internet de RFI, son objectif affiché et de vrai, au renforcement de la sécurité, de la stabilité, alors que la guerre en Ukraine est entrée dans son huitième mois de thème. c'est au programme des tables rondes pour les 44 participants, entre autres énergie et climat, et paix et sécurité. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi à la présentation. Vous étiez avec Cornelia Moutro et du côté de la cabine technique, il y avait François Akimana. Thank you.